Ma foi dans l'au-delà. À la fin du monde, Dieu a fait le dernier jour de la séparation entre les serviteurs et leurs griefs et leur responsabilité pour ce qu'ils ont présenté.